Les choses se sont passées de manière tout à fait courtoise, sans prise puisque c'est nous-mêmes qui les avons donné spontanément. Et donc, les choses sont en train d'avancer. C'est un premier pas, c'était le premier pas fondamental et nécessaire pour que le reste du processus se mette en haut. Donc, c'est un long chemin.